Courir est une chose, marquer en est une autre Jouer voilà le mot et si possible avec les autres J'exprime un avis qui vaut qu'on lui souffle dans le dos Et j'ajoute un dicton Chasser le naturel, il revient au ballon Le coup d'envoi est donné Tu ouvres les yeux et tout autour de toi des tours Et les tours quand on en a fait le tour On dit c'est pas gagné C'est pas ici qu'on verra naître les concours et... Le premier cri retentit dans un coup pour certains Quand on n'a pas de gras, il retentit dans un stade ancien Le Lyon pose une candidature Et toi sur le terrain tu vas chercher une écriture Le ballon c'est ta plume Ta feuille le bitume tu es comme une fable toi le lion indomptable C'est pas des fariboles vous vouliez un symbole Le Cameroun le champion du monde de football L'Algérie est le champion du monde de football Redoutable en situation des d'infériorité Tu vas garder un faible pour les coups des S.T.R. Et croche et cours, feinte raide, et Et quand t'es dans les salles d'attente Pour le bon que on trouve aussi des entraîneurs A travers des élites A ce jeu, le délit de sale gue n'existe pas à part quelques égoïstes ici on ne joue pas pour soi, quelques